Wan Qibla présente le cœur en action. Madarijus Salikin. Bismillah al wa Salat wa Salam ala Rasulillahi sallallahu wa wa Wa Donc, och jag berättar att Muhammeden, en islam, bienvenue à une nouvelle séance de notre série de halaqat, ou bien notre série de rappels qui sont centraient sur le livre ou bien l'étude du livre Madares al-Saliki le sentier des itinérants de l'Imam Ibn al qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala et qui traite bien sûr de la spiritualité ou bien le cœur en action les actions du cœur les actions de l'imam qui sont à l'intérieur du cœur entre nous et entre Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est l'essentiel bien sûr des Des thèmes de ce livre, même si à droite et à gauche, ça parle un peu de certaines questions de fuqh, de pratiques et de jurisprudence, et ainsi de suite. Et toujours avec presque la fin, on est à la toute fin de ce chapitre, de fameux, ce fameux chapitre sur Attaouba, ou bien le repentir, le fait de revenir vers Allah Azza wa On a parlé de presque tous les détails du... Repentir c'est quoi le repentir comment se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala ce que Allah Azzawajal, accepte le repentir avec quelles conditions et ainsi de suite par la suite on a parlé aussi de ajnas al muharramat le mal le concept du mal qu'est-ce que Allah Azzawajal, il n'aime pas qu'est-ce qui implique qu'est-ce qui nécessite de faire at-tauba et le repentir on a parlé entre autres de al kufr shirk, polythéisme, on a parlé de l'hypocrisie annifère, on a parlé aussi de al-ma'asi, bien le foussouk al-oussyan, les interdits faire ce qu'Allah a rendu interdit et haram, ça veut dire en somme, tout celui ou celle qui fait quelque chose qu'Allah n'aime pas, qui est sur un chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas il doit se repentir vers Allah se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et même plus que ça c'est le cas de chaque être humain de chaque serviteur d'Allah, de chaque croyant parce que personne n'est infaillible chacun, toute personne, même celui qui est un adorateur quelqu'un de pieux, va toujours être imparfait et ne pas faire ses devoirs pleinement envers Allah c'est pour ça que le prophète lui-même il faisait la tauba, le repentir plus de 70 fois par jour et dans certaines narrations 100 fois par jour Par jour. Et par la suite, on a dit qu'on allait conclure avec cette fameuse partie qui nous parle maintenant de certaines réflexions sur, pas seulement à taubah, mais aussi sur le mal, le concept du mal, avoir fait un mal, que ce soit un péché ou autre chose, comment est-ce qu'on peut percevoir cela, on peut le percevoir sous différents angles l'imam Ibn al-Qayyim nous a parlé entre autres et je pense qu'on avait traité seulement de trois angles lors de notre dernière séance on a parlé de trois angles de perception qui étaient les mauvais angles, qui pourraient nous les rappeler en bref, ou bien au moins l'un de ces angles là, les angles de perception comment est-ce que les gens ils perçoivent le mal ou bien le haram ou autre chose Quelle dimension est-ce que beaucoup de personnes vont percevoir qui sont les mauvaises dimensions, pas les bonnes façons de voir les choses Parce que c'est des dimensions qui sont... C'est des angles très limités de voir la chose. Tu n'es pas en train de regarder ça en profondeur. Qu'est-ce qu'on a mentionné la semaine dernière Fadak. « Al-Shahawat al-Hayawaniya »« Donc certaines personnes ne perçoivent dans ce que nous on considère comme étant « al-haram » Que l'aspect animal, comme si l'être humain était un animal, que le plus important dans cette vie c'est quoi? C'est de répondre à ses passions ou bien à sa nature animale, ce que ces personnes là considèrent comme une nature animale, ce qui n'est pas le fait, parce que Allah a fait de nous des êtres humains qui sont nobles. Il y avait aussi un autre angle, d'autres personnes, qu'est ce qu'ils vont voir dans le mal? Et là, on avait parlé des deux derniers angles, ça veut dire les deux extrêmes reliés à la croyance du qadar, le destin. Donc, on a parlé de le les personnes qui considèrent que nous, on est, on est forcés, c'est écrit dans le destin. J'ai fait cette chose, même si c'est un haram, ce n'est pas de ma faute, c'est écrit dans le destin. On avait répondu à cela bien sûr la semaine dernière, on a dit que ça c'est un négarement qui est clair parce que aussi ça a certaines répercussions qui sont dangereuses et qui sont graves, en plus bien sûr de euh, l'atteinte à la religion en tant que telle, ça veut dire le, le fait de, rendre, de faire en sorte comme si le haram ce n'était pas quelque chose de grave et que moi je vais me dissocier de ma responsabilité, comme si Allah est injuste envers moi. Et l'autre extrême c'était quoi C'était le troisième angle de perception que certaines personnes pourraient avoir. C'est le contraire de Jabr. C'est quoi C'est les personnes al-Qadariyatu nufatul al Qadar, ceux qui ne croient pas en le Qadar d'Allah dans ses détails ils ne croient qu'en le gros du Qadar, pas le destin dans ses détails. Ça veut dire qu'ils croient que l'être humain est grandement indépendant. Ta'alallahu Allah wa Anwali que Allah il n'a pas de contrôle sur les actions de l'être humain. Starfirolo et que l'être humain s'il fait le mal, c'est quoi? Ça vient pleinement de lui, 100% de lui. C'est lui qui a décidé de faire le mal et il n'y a aucune intervention d'une volonté divine. Bien sûr, ça c'est grave parce que ça rejette le qadar d'Allah ça rejette le monothéisme d'Allah ça mène à croire qu'il y a plus qu'un seul, un seul seigneur dans cet univers parce que le seigneur le plus grand si quelqu'un croit qu'Allah ne contrôle pas tous les événements de cet univers ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs, d'autres seigneurs avec Allah et qui croient aussi que si quelqu'un évite le mal. Quelqu'un qui ne fait pas le haram, c'est juste que la personne est, est trop bonne. Vous comprenez C'est pas parce qu'Allah a aidé ou il l'a préservé ou autre chose, c'est juste parce que moi je suis trop bon, c'est pour ça que j'ai évité le haram. Et ça c'est bien sûr encore une fois ce dernier angle de perception. Donc tout ça c'est les mauvais angles de, de perception. Par la suite l'imam Ibn al-Qayyim il nous mentionne qu'est-ce que maintenant le croyant il perçoit derrière le concept du mal ou bien de l'haram et de l'erreur humaine parce que quand on parle du repentir qui est la bonne voie, le repentir est une solution est un remède à l'erreur humaine donc c'est important aussi de comprendre le concept, le fait de l'erreur humaine en tant que tel donc il nous dit ici un autre angle de perception donc on commence là dans les bons angles de perception ça veut dire le, le croyant Le plus qu'il croit et qu'il connaît Allah Azza wa Jalla et sa religion, le plus qu'il va voir ça en profondeur. Il va tirer des leçons, il va apprendre des choses, même de l'erreur humaine. Donc parmi les angles de perception que nous avons, c'est l'angle du tawhid, du Monothéisme, complètement le contraire den kvarliga qu'on a mentionné juste avant. är att han är en förälder för att att han Toute chose, de chaque événement, et que c'est Lui qui contrôle toute chose. Subhanahu wa que ce qu'Allah azawajalla Il veut, ça va être. Ce qu'Allah azawajalla Il ne veut pas, ça ne va pas. Ça ne va pas être. Qui pourrait nous rappeler les, que, quelles étaient les conditions du repentir, de la tauba pour qu'Allah Allah Azzawajal, Il l'accepte? Quelles étaient les trois conditions majeures? Afwan, ah, ok, laisse ça comme le troisième. Avant ça Nadam, regret Regret, le fait de regretter d'avoir fait le mal, avoir des remords, qu'est-ce qu'il y a aussi De... De... De cesser de le faire Après ça, toi et ton ami, vous, de, vous devez vous entendre. Parce que c'est sur le même point ici. Alors c'est quoi qu'on avait T'avais mentionné toi Al-azima. Al-azima de... Al-azima to'ala ma vabidab. Ne, donc, être déterminé de ne plus refaire. Notre frère, il a dit quoi Ne plus refaire. Donc, c'est là où il y a la distinction. C'est pour ça qu'on est revenu à ce point. La condition dans la tauba, c'est être déterminé à ne plus refaire le haram en tant que tel. À l'instant. Est-ce que la condition, c'est de ne plus le refaire Non. Parce que ne plus le refaire, ça fait partie de l'avenir. L'avenir fait partie du qadar que nous, on ne contrôle pas pleinement. Ce que tu contrôles sur le moment en tant que tel, c'est quoi C'est ta détermination. Al-azm, tu es déterminé à ne plus désobéir à Allah, à être une bonne personne. Est-ce que ça, ça pourrait que tu fasses la tauba et que par la suite tu refasses la même erreur peut-être Peut-être après quelques jours, peut-être après quelques années, Allah ou la réponse est que C'est que oui, et ça c'est Mashhadu at tawhid C'est que même parfois tu es déterminé à la chose et ça va arriver quand même, sans contraire. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'Allah Azawajalla il a une heqba dans toute chose. Rappelez-vous, rappelez-vous bien ici de ne pas confondre entre le Qadar et entre le shara, entre Din et entre le Qadar. Le destin et la religion. Qu'est-ce qui définit le bien et le mal? Révision rapide ici. Qu'est-ce qui définit le bien et le mal C'est la religion, okay, ce n'est pas le qadar. Le qadar il définit les faits, qu'est-ce qui va arriver Ne te base jamais sur le qadar pour justifier le mal que, que tu fais. Ne dis jamais, ok, peut-être qu'Allah a écrit que moi je vais faire un haram, alors je vais le faire le haram. Vous comprenez Parce que là tu es en train de suivre le fil du qadar. Tu suis le fil, le fil de la religion. Ce qui guide tes décisions, c'est la religion, ce n'est pas le qadar. Ce, ce qui va créer ta vie, ça va être le qadar. C'est là la grosse différence entre les deux. C'est clair Est-ce que ce point est clair Parce que ça, c'est un point très très important ici. C'est pour ça les ulama, ils disent al qadar fi al Le qadar, on l'utilise comme excuse dans quoi Les catastrophes, les mauvaises expériences, les mauvaises choses qui nous arrivent, qui nous arrivent. Ça veut dire qui nous tombent dessus. Pas sur les mauvaises choses que nous faisons. Là il s'est Je ne dis pas j'ai désobéi à Allah parce que c'était le qadar. Je, on ne peut pas dire ça. Je suis tombé malade parce que c'est le qadar. J'ai eu un accident parce que c'est le qadar. Je me suis fait voler parce que c'est le qadar quelqu'un a volé ma richesse je vais dire c'est le qadar je n'ai pas à me blâmer à me sentir mal parce que je suis tombé malade vous comprenez parce que ça c'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi c'est le qadar, pur qadar d'Allah sur lequel je n'ai pas de responsabilité c'est mon contexte de vie qu'Allah il crée pour moi c'est clair Time. par la suite Falkulubu byadihi wa huwa muqallibuha wa musarrifuha kaifa shaa wa les cœurs, même les cœurs, sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Comme dans le hadith du prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il change l'état des, des cœurs comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui tu aimes quelque chose, demain tu l'aimes plus. Aujourd'hui tu détestes quelque chose, demain tu vas tu vas l'aimer, c'est pour ça Allah Azza wa Jal, c'est lui qui vous a accordé l'amour du Iman, pas le Iman juste être mot, mais, mais ça veut dire les branches du Iman, les actions du Iman, si quelqu'un il aime la salat, il aime zakat, il aime saum il aime la bienfaisance, les bonnes œuvres, le Qur'an, c'est Allah Azza wa qui t'a accordé ce don. وكرها اليكم الكفر والفسوق والعصيان vous avez détesté la perversion le kofra la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla ici de suite ça c'est à l'intérieur du cœur c'est Allah Azza wa Jalla qui change l'état des cœurs même le prophète عليه الصلاه والسلام qu'est-ce qu'il disait qui pourrait nous dire le doua fameux enfin, doua du prophète sallallahu alayhi wasallam Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik oh Allah c'est toi qui mukallib al qulub sikwa mukallib al qulub celui qui fait retourner les cœurs, il change l'état des cœurs. Alors, fais en, sorte que, fais en sorte de raffermir mon cœur sur ta, sur ta religion et sur ta voix. Même les prophètes de Sarasim, ils faisaient ce doual. Ça veut dire, est-ce qu'on a plein contrôle sur notre cœur Non. Le cœur, c'est la partie la plus vulnérable de l'être humain. Le cœur est très vulnérable, vous comprenez Par une petite fitna, peut-être le cœur, il va... Il va tomber dans le doute ou autre chose. C'est pour ça que l'être humain, le croyant, a toujours besoin de l'aide d'Allah. Comme on dit toujours, il y a toujours besoin d'Allah pour nous guider et nous garder sur le droit chemin. Il dit à Ibn Abbas, « l'imano bil qadr » Nidamu tawhid Fa man kazzaba bil qadari Naqada takzibuhu tawhidah Wa man amana bil qadar Sadaqa imanhu cousin du prophète sallallahu alayhi wa Il a dit Croire en le qadar C'est Le cadre du tawhid Du monothéisme d'Allah Azzawaj Alors il dit Celui qui rejette le qadar, le destin Son rejet du destin Va rejeter son monothéisme. Si quelqu'un je dis Moi, je suis monothéiste, Je crois en Allah Azza wa Que Allah Azza wa est unique. » Et par la suite, il dit « Je ne crois pas en le destin. » En disant « Je ne crois pas en le destin », il est en train de dire que je ne crois pas en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair pourquoi Est-ce que c'est clair Qui pourrait nous dire pourquoi C'est quoi le lien entre le qadar, le destin et le monothéisme oui. Donc, c'est quoi le qadar, C'est quoi le destin Dans la langue arabe, c'est quoi qadar? Ça vient de quoi Qadar, le destin. On dit, c'est le sixième pilier de la foi. C'est important de comprendre. C'est quoi qadar? Le mot qadr, il vient de où Taqdir, donc il a le sens de la mesure. Ici, la mesure, Allah Azza wa il a écrit la mesure de toute chose. Et qu'est-ce qu il, qu il est relié aussi à, à quel autre concept Qudra. Qudra, c'est quoi le Qudra? C'est volonté, la volonté divine, la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ce que Allah Azza wa veut subhanahu wa ta'ala, ça va être ce qu'il ne veut pas, ça ne va pas arriver. Donc celui qui rejette le Qadar, il rejette la volonté d'Allah Azza wa Celui qui rejette la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette l'unicité et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام اياك نعبد واياك نستعين علما وحالا et avec cette perception l'être humain il se rappelle de maqam c'est quoi maqam c'est L'état de iya kanabud, Ia kanastain. Qui pourrait nous expliquer c'est quoi iya kanabud ou iya Allez, ça c'est la sourate al-Fatihah on la récite toujours. Qu'est-ce que ça veut dire iya kanabud ou iya Qui pourrait nous faire une petite halata de 30 secondes sur iya kanabud ou iya kanastain? C'est une ayah on récite ça à chaque jour dans chaque salat. Qu'est-ce que cela veut dire Iyya kan na'boud wa iyya nasta'in. Mm -hmm. Aleykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. T Fadda. La na'boudu illallah. On adore Allah azza wa jah. Wa la nasta'in illallah billah. Et on ne demande l'assistance que d'Allah azza wa jah. Mais quel est le lien entre les deux Pourquoi iyya kan na'boud wa iyya kan nasta'in Parce que tu ne peux pas Adorer Allah Azza wa Jal Sauf en ayant d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est clair L'ibadah c'est pour Allah Mais l'ibadah elle vient d'Allah C'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala Et elle revient vers Allah subhanahu wa ta'ala Et sa récompense va venir d'Allah C'est clair Donc toi tu es pris Et nous on est pris à l'intérieur de De ce cycle La chose principale Qui vient de nous c'est quoi Quelle est la chose principale qui vient de nous quand on parle de l'ibad L'élément crucial. Iman. Il y, avait autre... Il y avait un autre mot. L'intention. La détermination. La sincérité. Dès que tu es sincère, c'est pour ça que vous connaissez tous le hadith du prophète, le hadith al que celui qui se rapproche d'Allah Azzaw, Jal d'aime pas Allah Azzaw, Jal va se rapprocher de lui encore plus, celui qui vient vers Allah Azzaw, Jal Allah Azzaw, il va venir vers lui plus rapidement. Ça veut dire, toi tu commences avec la bonne intention, la bonne volonté. Quelqu'un qui ne fait pas la salat, quelqu'un qui ne fait pas la salat, et qui dit, moi je ne fais pas la salat. Je sais que la salat c'est obligatoire, je sais que la salat c'est grave de ne pas faire la salat. Oui, c'est extrêmement grave de ne pas faire la salade. C'est pas juste grave. Mais qui dit moi je fais pas la salade, pourquoi J'ai pas le temps. Et je, je sais pas si je peux m'organiser pour faire. Mais toi tu n'as pas fait le. Tu n'as pas fait le premier pas. C'est quoi le premier pas D'être déterminé à faire la salade. D'être sincère. Je veux faire la salade parce que je sais que je n'ai pas d'autre choix que de faire la salat il n'y a pas de iman, il n'y a pas d'Islam sans salat je ne peux rien espérer pour l'au-delà si je ne viens pas avec salat si demain je vais mourir et que je ne fais pas la salat je suis dans le grand trouble c'est indiscutable alors je suis déterminé à faire la salat à partir de maintenant déterminé vraiment déterminé qu'est-ce qu'Allah Azza wa va te donner en retour hmm? Allah Azza wa Jai va te donner la facilité, contexte favorable pour faire la salade. Allah Azza il va alléger la salade pour toi. Allah Azza wa il va te donner l'amour pour la salade. Allah Azza il va te donner le temps pour la salade. Ça, c'est la différence entre celui qui fait la salade et celui qui ne fait pas la salade. Ce n'est pas que celui qui fait la salade, il n'a rien à faire dans la vie puis il a trop, trop de temps libre et il arrive à faire. Non La seule différence c'est qu'il y a quelqu'un qui est sincère, qui est sérieux, Allah Azza wa Jalla lui a facilité le le contexte favorable et les, et les conditions Vous Comprenez? je ne peux pas faire la salat parce que je travaille parce qu'au travail on ne me laisse pas faire la salat pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a créé toi avant tout t'a créé pour travailler ou pour faire la salat, pour faire l'ibadah travailler c'est un moyen pour survivre, pour faire l'ibadah d'Allah Azza wa Jalla وَمَا خَلَقْتُوا الْدِنَّ insa illa N'est-ce pas que tu dis moi je suis musulman et je sais que le rizq ça vient d'Allah c'est Allah qui est le tout riche le tout généreux et ainsi de suite mais comment se fait-il tu crois que Allah c'est ar al razak mais en même temps tu ne veux pas faire la l'ibad d'Allah et la première mission que tu as qui est de faire la salade parce que soi-disant moi je suis trop occupé à, à survivre illogique et tu ne t'es même pas essayé en plus comprenez tous ceux qui font la salade Demandez à tous ceux qui font la salle, qui font la salle régulièrement. Ils vont vous dire que Allah azza wa Jalla leur a accordé une issue et une solution pour faire la salade. Moi, je connais des histoires de certaines personnes. Sans aller dans les détails, parce qu'on va rentrer dans les histoires, on ne va pas finir la halaqa. Mais je connais des histoires de plusieurs personnes qui vivent comme tout le monde et qui travaillent, qui ont un job 9 à 5 et qui ont des factures à payer, et ainsi de suite. Mais subhanallah il cherche un emploi mais parce qu'Allah il sait que cette personne a fait la salat et que la salat est très très importante pour, pour cette personne parfois Allah il t'envoie quelqu'un il t'envoie quelqu'un dans ton travail à l'intérieur de ton travail qui n'est même pas musulman, qui est là pour toi pour la salat pour que tu fasses salat Allah il te l'envoie il le met à la bonne place alors c'est ça ce qu'on appelle il yaka wa il N'est-ce Tu détermines à faire l'ibadah de tu n'as pas pas t'en faire du reste. Oui, il va avoir, il va avoir des épreuves sur le chemin. C'est certain, parce que Allah il dit :« wa hum la wa hum la Quand on fait l'ibadah de sinon le Jannah ce serait trop facile. Là, tout le monde va avoir le Jannah comme ça, trop facile. Il va pas avoir de filtre, il va pas avoir de test, d'épreuves. Mais Allah Azawajal, il t'aidera à surmonter les. Les épreuves, c'est pas des épreuves qui vont te casser, qui vont te briser que toi tu n'y peux rien, tu vas perdre ta dounia, tu vas perdre ta akhirah en plus de ça. Vous comprenez Très bien. al fi thumma yarqa minhu sa'idan ila al Là, dès qu'on arrive à iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dès que on perçoit encore une fois, si on revient à notre sujet. Point central ici, c'est que qu'on est en train de voir c'est quoi l'origine de cette action, que ce soit bonne œuvre ou bien une mauvaise œuvre. Elle est venue de où Elle est venue, tout est écrit dans le qadar. ça, ça nous prouve l'unicité d'Allah Azzawajal. Et en nous prouvant l'unicité d'Allah Azzawajal, on reconnaît la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, al et de la reconnaissance de la seigneurie d'Allah azza wa on reconnaît par la suite la divinité d'Allah azza wa unicité, tawhid al et qui pourrait nous faire encore une fois un rappel, quelle était la différence entre la seigneurie, al et entre l'autre étape qui est al -uluhiyya. on a parlé de ça dans d'autres séances, mais s'il y a des personnes qui sont nouvelles, c'est important de faire un rappel, alors qui pourrait nous rappeler la différence entre les deux. La différence entre croire qu'Allah Zawadil il est arabe, le Seigneur unique, et entre croire qu'Allah Zawadil il est, il est Dieu l'unique la divinité unique. Personne, vous êtes gêné ou vous avez oublié? Arrobubia, <rire> Allah Zawadil il est arabe. Quand on parle de robubia, c'est tout ce qui a trait au actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa il est le seigneur unique, ça veut dire il est le créateur unique, le maître unique de cet univers. Il est l'unique à contrôler cet univers, à gérer cet univers. Il est le roi de cet univers qui est l'unique. « Uluhiya », la divinité, ça se relié à nos actions reconnaître que nul n'a le droit d'être adoré que Allah Azzawod, que mes actions sont dédiées à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Croire qu'il y a un seul Dieu, un seul, un seul Seigneur, un seul Rab, c'est Allah Azzawod. Il n'y a personne à travers l'histoire qui a osé, qui a osé très clairement, très ouvertement, de dire, voilà un autre Seigneur qui est complètement équivalent à Allah Azzawod. À part quelques cas comme Pharaon. Pharaon il a dit Ana al -a je suis votre Seigneur le plus haut. wa Il faut vraiment être, excusez-moi, mais il faut être, vraiment être stupide pour croire que quelqu'un comme Pharaon, c'est lui le Seigneur de, le plus haut de cet univers. Un être humain comme toi qui va prétendre que je suis arabe beaucoup. al ça c'est seulement les plus personnes les plus égarées qui ont un cœur qui est aveugle, qui ne voit rien, qui va croire qu'un être humain comme lui, c'est vraiment le Seigneur. Il va dire, moi, moi c'est le Seigneur en passant, moi, moi je possède cet univers et ainsi de suite. Ah oui, peut-être c'est vrai. Il faut vraiment comprendre. Donc c'est rare. La plupart des êtres humains, ils reconnaissaient la puissance de l'être suprême Par la suite, certains lui accordaient d'autres associés entre guillemets de deuxième degré. Certains mushylikins vont dire mais il y a un seigneur qui contrôle un peu mettant seigneur du mal, seigneur de du soleil, seigneur du des nuages et ça c'est du shirk. Tawhid ul ulohiya divinité, il y a beaucoup d'êtres humains qui croient que le seigneur est unique mais qui adorent autre que Allah subhanahu wa taala. Donc ulohiya se relie à à nos actions. Pensons au, à, la fameuse, à la fameuse question de l'athéisme que nous avons aujourd'hui. L'athéisme, c'est quoi son problème, selon vous La plupart des athées, aujourd'hui, ça semble être au fond de la personne, le problème d'un athée, c'est quoi La divinité d'Allah. Un athée, il ne veut tout simplement pas avoir un maître qui lui dise ça c'est bien et ça c'est mal. Un maître qui lui dise moi je vais te juger après ta mort. Il ne veut pas avoir ça dans sa conscience. Alors à la place de dire moi je vais désobéir à Dieu, il va dire Dieu n'existe pas va remettre en question Robobiya qui est juste avant. Mais est-ce que l'athée, en vérité, il remet vraiment en question le concept de seigneurie L'athée qui ne dit pas « Dieu a fait », qu'est-ce qu'il va dire à la place hmm? La nature. Alors, n'est-ce pas que la nature ici, c'est un seigneur Si tu crois en une puissance... tellement forte, suprême, la nature s'est déchaînée. Dame nature s'est déchaînée. Dame nature a renvoyé, juste... Dame nature a fait, Dame nature a fait. Ben, Dame nature, c'est un Seigneur. Sauf que ici, toi, tu, tu veux programmer, tu veux manufacturer une, un nouveau Seigneur qui n'est pas vrai, mais auquel tu vas, sur lequel tu vas mettre tous les événements. Par contre, Dame nature, ce qui est bien, Avec Dame Nature, c'est quoi C'est que Dame Nature, elle ne te dit pas c'est halal, c'est haram, c'est bien, c'est mal. Tu dois te sentir coupable. Si tu fais le mal, tu vas devoir rendre des questions le jour dernier, ainsi de suite. Dame Nature, elle est, elle est muette. Parfois, elle se déchaîne, elle fait des problèmes comme ça puis après ça, elle disparaît. Vous comprenez Mais elle ne s'adresse pas à toi, Dame Nature. te dis pas que tu dois être un serviteur. Tu ne dois, tu dois pas dépasser tes limites. Tu ne peux pas être arrogant. Tu ne peux pas, non. Dame Nature, elle... Donc le problème ici, c'est l'uluhia, au fond. Tout revient à L'être humain, il veut juste être, avoir cette pseudo-liberté absolue de tout faire. Il n'y a plus de bien, il n'y a pas de mal, je, je peux tout faire. A chaque fois que j'ai le goût de faire quelque chose, je vais là. C'est clair Même si ça, ça n'existe pas dans les faits, parce que qu'Allah, il a fait en sorte que cette vie va toujours être amère. Même si tu veux croire au fond de toi-même, tu veux te convaincre que je n'ai pas à me sentir coupable, qu'il y ait quelque chose qui s'appelle bien, mal, je vais tout simplement être libre de faire tout ce que je veux. Allah, il a fait en sorte que même cette dunya, tu vas la perdre aussi. Tu vas pas, tu ne vas pas, tu ne vas pas. Même ce, ce, le haram dont tu veux profiter, tu ne vas pas profiter. Parce que ça sort de ton contrôle. C'est clair Donc, dame nature, est-ce que c'est un, un discours qui est scientifique, dame nature Est-ce que c'est scientifique, ça Dame nature a fait. Est-ce que c'est scientifique pour vous, ça Non. Pourquoi est-ce qu'on tolère de dire dame nature a fait, mais on ne peut pas dire dieu a fait On ne peut pas dire dieu a fait à la télé. Est-ce que vous entendez souvent, et surtout en Occident, par exemple, et ainsi de suite, est-ce que vous vous entendez souvent des... Euh, Jour, jour, jour, journaliste ou bien quelqu'un qui présente à la télé la météo ou autre chose qui dit aujourd'hui Dieu nous a envoyé une tempête qu'est ce que les gens vont dire mais il peut dire dame nature nous réserve dame nature dame nature c'est pas un discours qui est scientifique c'est clair donc ici on passe de l'ulouhi à d'un lazerodon on passe à ou bien on passe de aroboubi on passe à Le fait de reconnaître qu'Allah, c'est lui qui contrôle tout. Qu'il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un seul être humain sur cette terre qui peut prétendre, même l'être humain le plus puissant, qui peut prétendre contrôler toutes ses actions à lui. Let alone ce qui est aux alentours de lui. Il n'y a pas un être humain qui peut venir et vous dire « Moi, je ne regrette rien de ce que j'ai fait aujourd'hui, de ce que j'ai fait cette semaine, de ce que j'ai fait ce mois. » Et que tout ce que j'ai comme programme, ce que je vais faire le matin, le soir je vais l'avoir accompli. Il n'y a pas un être humain qui est comme ça. Parce que tout être humain, maquhour, il est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa ta'ala c'est Arab qui a le droit d'être adoré, on se tourne vers qui T'as besoin d'argent, tu as besoin d'argent. Alors on te parle de deux personnes. Tu as vraiment besoin d'argent. On te parle de deux personnes. Quelqu'un qui est riche et généreux. Quelqu'un qui est pauvre et cheap. dépense pas un sou. En plus du fait qu'il soit pauvre. Donc, tu as une personne comme ça, tu as une autre personne comme ça. Et toi, tu as vraiment besoin d'argent. Donc, tu as besoin soit d'un prêt ou d'un don ou d'un emploi ou autre chose. Tu vas t'adresser à qui à lequel des deux Hein Normal. Celui qui est riche et généreux. Il y a pas, le choix n'est pas si compliqué à faire. Donc, si quelqu'un dit « Ah, celui qui est riche et généreux, il va s'adresser à l'autre qui est pauvre comme lui. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'aide. » Qu'est-ce que les gens vont dire à propos de cette personne Pas normal. Ça, c'est la même chose que celui qui reconnaît que Allah, Azzawudal, c'est Arab, le Seigneur, des cieux et de la terre mais que après ça il va se diriger vers des créateurs comme lui des serviteurs pour leur demander de de l'aide il adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala الله لا غيره لا من وفقه ولا من خذله han du, så vi kommer att prata om det senare. Det är en fråga om atttaufir. Det kommer att vara i en stund. Han kommer att repetera det, så vi kommer att se det senare. Och att han har satt på hjärtan, och slämnat form, en hjärta som Ashad puissant, donc doux et puissant en même temps. Ça c'est le meilleur des cœurs. C'est quel cœur Ça c'est le cœur qui est consacré à Allah Zawdil, cœur qui fait le tawhid d'Allah Subhanahu Wa Taala. Pas un cœur qui est déchiré entre plusieurs créatures à droite et à gauche, perdu. C'est pas quoi faire. Le cœur qui est consacré à Allah Zawdil, c'est le cœur le plus pro propre, le plus Le plus saint est le plus fort. Fata taqaddamu mahabbatuhu fi qalbihi jami'al mahab. Dans ce cœur-là, cœur du croyant, l'amour d'Allah Azza wa Jal va devancer tout autre amour. Il n'aime rien plus qu'Allah Azza wa Il n'aime rien avant. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qui va arriver Ecoutez bien ça, l'effet de ça. Tamsaqu al mahabu taba'al laha kama yamsaqu al jayshu taba'al les sultanes toutes choses que le croyant va aimer le mahab, les choses qui sont aimées auprès de lui elles vont toutes se mettre en rang derrière l'amour principal qui est l'amour d'Allah nous dit ici comme des soldats qui vont tous se mettre derrière le chef d'une armée c'est clair, parce que le sens est clair donc ça c'est le cœur qui est dédié à Allah c'est pas qu'il n'aime rien non, il aime des choses de la dunya sauf que Toute autre chose que le croyant il aime, ça va suivre l'amour d'Allah subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Donc là ça va être bien organisé, tout est dans la même direction. Même les choses de la dunya, elles vont être sur le même rang. Contrairement à celui qui a un cœur qui est perdu, mouchette c'est pas ce qui devrait aller vers telle chose ou vers telle chose ou vers perdu, c'est pas quoi faire. ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه لا ميم شوز est-ce que l'autre humain il craint des choses est-ce que l'autre humain il a peur de de certaines choses? Bah, toute humain a peur de certaines choses des gens qui ont peur des autres, d'autres qui ont peur des animaux, d'autres qui ont peur des maladies ainsi de suite. Tout autre peur va se mettre derrière la grande crainte, qui est la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le même espoir ici. Ar-raja, l'espoir, dans le cœur du croyant, tout espoir qu'il a, va se mettre en rang derrière l'espoir principal, qui est l'espoir en... Allah subhanahu wa ta'ala. Espérer le bien qui vient d'Allah subhanahuwa ta'ala. Quelqu'un te fait une bonne promesse. Quelqu'un qui te fait une bonne promesse. Et tu connais que c'est une personne de confiance. Qu'est-ce que ça va faire comme effet? Tu vas être... Quoi? Comment tu vas te sentir? Quelqu'un te fait une bonne promesse. Quelqu'un de confiance, il te promet quelque chose de bien. Comment tu vas te sentir? Confiant. presque certain parce que c'est ça le point c'est que cette personne là ça reste un serviteur il contrôle pas pleinement même si c'est quelqu'un de confiance tu vas être optimiste c'est clair quelqu'un hé, hey, en passant un qui c'est quoi ça c'est l'un de tes meilleurs amis c'est quelqu'un qui te dit alhamdoulillah tu vois on a parlé de ça ça fait quelques mois ainsi de suite bashirouk j'ai une bonne nouvelle pour toi le projet inchallah ça fonctionne ça, ça avance très très bien inchallah dans moi quelques semaines je pense inchallah qu'on va faire quelque chose de grand donc là quelqu'un va être très optimiste enfin je vais pouvoir ainsi de suite mon projet fin, fin, fin. par contre tout espoir que tu as il se met derrière quoi l'espoir en, en Allah subhanahu wa ta'ala ne place jamais tant plein espoir en un être humain même quelqu'un de confiance même quelqu'un de véridique parce que ça se peut que tu vas avoir la mauvaise surprise que cette personne là va venir et te dire « Ah, désolé, ça n'a pas fonctionné, je me suis trompé, il y a des choses qui ont changé. » Donc, dans cette situation-là, ça ne va pas te détruire si l'information va changer, si la promesse ne va pas être accomplie, parce que ton espoir, il est toujours en « Allah subhanahu wa ta'ala, « Tardou min Allahi ta'ala, khayran. »« Wal-maqsoudu anna al-abda yahsulu lahu fi hadha ou hadha fil mashhadi » Men mutualgång av självisk och skam och att han är en av de som är skamliga och självisk. Och att han är en av de som är skamliga och självisk. Och att han är de som är skamliga och självisk. att att är som är C'est arrivé par le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la puissance et le contrôle et la maîtrise de Allah sur toute chose. Ce qui ne fait pas en sorte, comme on l'a mentionné, quoi, que ça justifie le, le péché. C'est clair. Grande différence à faire entre la nature du péché en tant que tel, que c'est un péché, que c'est haram, et entre c'est arrivé, mais c'est arrivé par le qadar d'Allah Azza wa Pourquoi? Parce qu'il y a une hikmah, il y a une sagesse derrière ça que parfois on va comprendre et parfois on ne va pas comprendre. La seule situation, en passant entre guillemets, quelque chose d'intéressant ici. La seule situation dans laquelle on peut utiliser le qadar pour justifier un péché. C'est quoi selon vous? Il y a une situation dans laquelle on peut utiliser, avoir recours au destin, au qadar pour justifier un péché. Oui. Tu avais une réponse faites mieux, euh, le maximum. Fait de mieux, le maximum. Donc là, moi ouais, je peux comprendre, même si, bon, dans ce cas-là, si tu as vraiment fait de ton mieux, on n'appelle pas, pas ça un péché. Parfois c'est quelque chose qui te dépasse. Donc quelqu'un a fait quelque chose, istiraran ou autre chose, oui. Forcé par les circonstances, la même chose. Bon, on ne peut pas être forcé à faire un Péché, sauf si c'est Baroura, nécessité, ça devient halal dans le faire, selon le fiqh ce n'est plus un péché. Oui. Oui. oui. Très bien. Donc, si quelqu'un a fait, a fait quelque chose de mal, ça fait un bon bouton. Que la personne elle a fait Taouba. Faire un repentir. Un repentir qui est sincère. Fini. Dossier clos. Et si quelqu'un veut par exemple te blâmer pour le péché que tu as, que tu as commis, dans une telle situation, tu peux avoir au recours au qadar pour justifier le péché que tu avais fait. C'est clair. Dans le hadith authentique, le prophète salam, nous parle d'un débat entre deux prophètes, Adam et Moussa, Moïse, alayhi salam. Moussa salam il a blâmé Adam salam. il a dit toi tu es notre père c'est toi qui as été le premier à désobéir à Allah azzawajal. et à cause de toi on est descendu sur cette terre Moussa ou Adam salam, il a répondu à Moussa il a dit n'est-ce pas que Allah t'a révélé la Torah il a dit oui Il a dit, est-ce que tu n'as pas trouvé dans la ta Taurat que c'était inscrit Wa asa Adam warabbahu faghwa? Adam il a désobéi à son Seigneur. Il a dit oui. Alors il dit le prophète sallallahu alayhi wa وسلم, fahd fahhajj Adamu Musa ou comme a dit صلى Adam a vaincu Musa. Ça veut dire dans le hajj ici, dans la preuve, dans l'argumentation. Pourquoi Parce que taurat, taurat, la Torah, c'est la parole d'Allah Azzawajal. La parole d'Allah Azzawajal, elle est azaliyah, elle est infini, Infini, ici au sens, bien sûr, c'est pour rapprocher, parce qu'il n'y a pas un mot à ma connaissance en français qui est exact à ça. C'est en, en termes de mathématiques logiques, juste pour rapprocher, ce n'est pas exactement la même chose, ok Mais c'est moins l'infini. Azaliyah, ça veut dire moins l'infini ce c'est pas quelque chose de, de nouveau, c'est la parole d'Allah Azza wa le Kalam Allah Ta'ala, tout comme le Quran. Ça veut dire Taurat, ça a toujours existé, ça a été révélé à Moussa Alayhi Salam à un certain moment, mais avant ça ça a toujours été la parole d'Allah Azza wa Jalla auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça veut dire avant la création de Adam, Allah Azza wa avait déjà écrit dans la Taurat, ainsi que dans le Quran, bien sûr que Adam a désobéi à son Seigneur. C'est clair. Donc Adam Alayhi Salam il est en train de dire à Moussa Tu sais que c'était déjà écrit dans le Qadar avant que qu'Allah ne me crée. Tu n'as pas le droit de me blâmer pour cela. C'est clair. Donc les ulama, ils ont dit ça, c'est bien sûr dans le cas de celui qui a fait le repentir, qui est sincère, que ça c'est un dossier qui est clos. Cette personne-là, elle peut avoir Qadar pour justifier que Pour une hikma, Allah azawodel a créé que ça arrive. Je ne peux pas revenir en arrière et changer le destin. Ce qui est arrivé est arrivé, mais maintenant moi, je fais la taouba et je suis une personne qui est différente. <coughs> et qu'il n'y a personne qui protège de la colère d'Allah azawodel et de sa punition à part lui subhanahu wa ta'ala c'est lui qui nous protège de ce qui attire sa colère subhanahu wa ta'ala ça veut dire lui désobéir wala sabila ila ta'atati illa ila mardatihi illa bitawfiqi et on peut pas arriver à avoir l'amour et l'approbation d'allah azza wa sauf à travers euh, sauf à travers son aide et son tawfiq subhanahu wa est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant avant de passer au prochain angle Inshallah. est-ce que c'est clair pas de questions passons à celui qui a pris <machhadu at -taufiqi wal -khidlain> prochain angle de réflexion lorsque le mal arrive le mal ici au sens du péché désobéissance à Allah azza wa Qu'est-ce que le croyant pourrait aussi percevoir et tirer comme le sang C'est un autre angle qui qui s'appelle at-taoufiq ou al C'est quoi at-taoufiq al C'est deux mots qui vont se répéter. C'est important de comprendre. C'est quelque chose de très simple. At-taoufiq, c'est Allah azawajalla, il t'a aidé. Les choses fonctionnent bien. On dit dans la langue arabe oufirk Ça veut dire ouais, ça, quelque chose qui marche bien. Ça donne des résultats, ça c'est le taufiq. Le contraire c'est al khidlan. Tu dis fulan que Khadalani. quelqu'un il a fait le khidlan, il m'a laissé tomber, il m'a laissé à à moi-même, il ne m'a pas aidé, comprenez? Est-ce que le khidlan c'est bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qui aime être dans cette situation que tu as besoin que tu t'attends à avoir de l'aide à une telle situation mais que après ça celui qui que tu pensais qui va t'aider il va pas t'aider est ce que, est -ce que tu, tu, vas, tu vas te sentir bien? Non. Typ. Donc qu'est-ce qu'on apprend de ça ici? وهو من تمام هذا المشهد وفروعه وفروعه وقد اجمع العارفون بالله ان التوفيق هو ان لا يكيلك الى نفسك. وان الخذلان ان يخلي بينك وبين نفسك nous dit tous les عارفين les connaisseurs d'Allah azza tous les savants tous les pieux qui connaissent Allah azza ils s'entendent sur la définition du tawfiq et du khidlan que le tawfiq c'est lorsque Allah azza il ne te laisse pas écoutez bien cela c'est extrêmement important extrêmement important dans l'air dans laquelle nous avons la, fameux, la fameuse culture de Développement personnel, self-development, NLP, je ne sais pas quoi, ainsi de suite, tu peux devenir et tu peux réussir et tu peux, et tu peux, et tu peux. Alors ce concept-là, il est extrêmement important pour régler un peu la réalité des choses et revenir à la nature humaine, pas la nature qui est idéale et perfectionniste qui n'existe pas dans la réalité des choses, à part dans les best-sellers. Al-Tawfiq, il dit, c'est lorsque Allah Azza wa il ne te laisse pas à toi-même. Al-Khidlal, il définit ça comme étant le fait qu'Allah, Azza wa te laisse à toi-même. Aussi simple que ça. Si Allah, Azza wa il nous laisse à nous-mêmes, échec. Si Allah, Azza wa ne nous laisse pas à nous-mêmes, succès. Aussi simple que ça. Bien. Bel, al-abdu fi sa'atil wahida,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 Et tu désobéis Allah Azza wa Jalla, tu fais quelque chose de mal parce qu'Allah Azza wa Jalla t'a laissé à, à toi-même. En un seul moment de la journée, en une heure, en deux heures, tu as expérimenté les deux. wa Si Allah Azza wa Jalla il t'aide, c'est de par sa générosité et sa miséricorde. Wa in khadalah siyalla azza wadan il te laisse à toi-même alors pourquoi quelqu'un va dire mais pourquoi est-ce qu'Allah azza me laisse parfois à moi-même fa bi'adlihi wa hikmatihi c'est par sa justice et sa sagesse pourquoi la justice hmm? mais pour, pourquoi est-ce qu'Allah azza pour qu'est-ce qu'on dit c'est si Allah azza te laisse à toi-même parfois c'est Par la justice d'Allah Azza wa Tu n'as pas demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as pensé que par toi-même tu peux tout faire. Que tu es assez bon pour te charger de tout. Que tu as tout garanti. Que tu contrôles bien la situation. Alors par justice Allah Azza il te laisse à toi-même. Vas-y. Ou de par sa hekma, de par la sagesse d'Allah Azod. Parfois, même si tu n'es pas entré dans cet état d'esprit, de la hekma d'Allah Azod, il va te laisser à toi-même. Pourquoi, entre autres Quelle serait la hekma On ne peut pas connaître toute la hekma d'Allah Azod, mais on peut connaître, peut tirer certaines leçons. Quelle serait, par exemple, la hekma d'Allah Subhanahu wa Ta'ala Donc, se rencontre de nos faiblesses, de notre vérité, de notre réalité, C'est clair que l'être humain, il, il, il, il voit un peu la différence, que lorsqu'il est laissé à, à soi-même, comment est-ce qu'il est, qu est? faible et vulnérable. Sinon, il va penser que je, je suis Dieu, en fait, je suis divin, je suis parfait moi, je ne fais pas d'erreur. Donc, parfois, c'est de la bonté dans l'art de l'ordre qui nous laisse là, nous-mêmes, pour qu'on expérimente, pour qu'on puisse réaliser à quel niveau est-ce que... Nous sommes faibles en tant qu'êtres humains. C'est pour ça en passant. Parfois, subhanallah, il y a quelque chose d'incroyable qui arrive. Parfois, quelque, parfois, dans certaines situations, tu dis, ça c'est le contexte favorable. Ce que j'ai actuellement, c'est le contexte favorable pour faire les bonnes œuvres, pour faire beaucoup de bien, pour être un bon croyant. Et tu ne vas pas être la meilleure personne. Et dans d'autres situations, tu vas dire ça c'est un contexte vraiment pas favorable. Ça va vraiment pas bien. Et tu vas voir, tu vas voir que les bonnes œuvres sortent de toi. C'est clair Pensez à ça et vous allez réaliser que ça arrive beaucoup. Et ça c'est une leçon que qu'Allah il nous donne que même ça, on, ça, ne va, ça ne revient pas complètement à nous. De décider que ah, aujourd'hui, moi je vais être, je sais que je vais être un, un, un bon mais aujourd'hui. Mais non, ça ne va pas arriver. Et d'autres fois, tu vas dire, non, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait grande chose là, pour être un bon mu'min. Et là, tu vois que le bien s'enchaîne, tu fais beaucoup de bonnes œuvres et Allah azza wa t -t -t, te donne d'opportunités, ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est clair. Quelqu'un va dire, moi, aujourd'hui, je, aujourd je, je vais lire beaucoup de Qur'an et je vais avoir beaucoup de khushu' et ainsi de suite. Et c'est Ramadan et j'ai appliqué toute la sunnah pour avoir khushu' et là, il n'y a rien du tout. Et dans d'autres situations, c'est une journée juste normale. Il n'y a rien de spécial. Une salade parmi les autres salades. Et Allah Azodel te donne une salade qui est pleine de, plein de Khushua, qui, qui sort de, de nulle part. Tout ça pour qu'on réalise encore une fois qu'on ne contrôle pas le tout. C'est Allah azawajal qui est... Le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. han inte förbjudit hans skäl, han förbjudit inte honom. Så vad såg han när det här landskapet? Han såg det här landskapet och han såg att det här landskapet är en värld som är värdig att vara begravd i. Så han såg att det här landskapet är värdig att vara begravd i. Så Écoutez bien cet exemple qu'il nous donne ici. Que tu réalises que si Allah Azza wa il te laisse pendant un seul instant, il te laisse à toi-même, sans t'aider, sans te protéger, l'akharrat sama'u imanihi ala ard. Le ciel de ton iman va tomber sur terre. Le ciel de ton iman va tomber sur terre. D'où est-ce qu'il a pris ça Parce qu'Allah Azza wa dit « Inna Allah hayumsi ku samawati wal an اذول c'est lui qui retient le ciel pour qu'il ne tombe pas sur cette terre même le ciel le ciel il a, une, il a un poids atat as-sama wa alayhi le ciel il a un poids c'est quelque chose de lourd si allah azza ne le Ne le gardez pas, subhanahu wa ta'ala, ne le retenez pas, les cieux vont tomber sur la terre. La terre va disparaître en un seul instant. Donc il te dit, si l'imam Ibn Qayyim, Allah Azza wa s'il te laisse à toi-même, pour un seul instant, le ciel de ton imam va tomber sur la terre, sur ta terre, à toi. Comprenez Et c'est pour ça que le prophète, alayhi sallatou salam, toujours garder sur la langue de dire « Allahumma muqalli ben thabbit qalbi ala » dîner, qu'on a déjà mentionné ce doua que toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait demander à Allah azzawajal de raffermir ton cœur et nos cœurs sur sa voix, sur sa religion et un autre doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam très relié à ça ya qayyum bi rahmatika astarith aslih li sha'ni kullahu la taqilni ila nafsi tarfata ayn te demandes à Allah azzawajal de ne pas te laisser à toi même pendant tarfata ayn, c'est quoi tarfata ayn Hmm? Hein? cligner des, Cligne de, des yeux comme ça cligner des yeux ce, ce court moment si Allah Azza wa il laisse une personne à elle-même elle pourrait perdre son iman ou tomber dans comprenez dans un autre dua que Allah Azza wa ne te laisse ni à toi-même ni à l'un de ses serviteurs Ne te laisse pas aux soins de l'un de ses serviteurs, quelqu'un, qui... non, pour que tu sois toujours protégé et pris en charge et assisté par Allah subhanahu wa taala. Wa <tout> taufiq irada Allah min nafsi ay yafala bi abdhhi ma yasluhubihi al abd. comme on a mentionné, c'est la volonté d'Allah azawajalla de faire de son serviteur Quelqu'un qui va faire ce que Allah Azza wa Jalil aime. Ça c'est le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah Azza wa Jal il va t'accorder l'amour du bien, aimer le bien. Aimer le bien déjà ça, ça va augmenter ta volonté et ton attrait pour les bonnes œuvres et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalil Allah Azza wa Jalil c'est lui qui sait qui mérite Cette aide qui ne mérite pas, cette aide qui vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Ok. Inch'Allah ou ta'ala, quelques points avant de prendre la pause, juste pour finir, avec ce match, d'après ça, on va prendre une pause dans une dizaine de minutes, inch'Allah. Ok. « Wa qad fassaratil qadariyatul jabriyatul tawfiq bi annahu khalqo ta'a wal khidlan bi annahu al Qui pourrait nous rappeler les jabriyat, c'était qui Jabriyat, jabriyat. Dabriya. Donc, Dabriya, c'est ceux qui annulent la volonté humaine, que l'être humain n'a pas de contrôle sur ses... sur ses actions. Ils disent, tout est entre les mains d'Allah Azza wa Donc, ça, c'est sur la question du qadar. Jabr, ça vient de majbour, forcé. Nous sommes, nous sommes forcés. Nous, on est forcé. On n'a rien. On n'a pas de volonté. Rappelez-vous toujours l'exemple qu'il donne toujours que... que comme une plume qui est emportée par, par le vent donc ça c'est les Jabriya. alors comment est-ce qu'ils ont interprété ce principe de tawfiq on a dit tawfiq c'est l'aide d'Allah qu'Allah il ne te laisse pas à toi-même ils ont dit le tawfiq c'est Allah Azzawajal, il crée en toi l'obéissance ils ont dit al khidlan c'est être laissé à toi-même. Ils ont dit c'est quoi C'est lorsque Allah azzawajal, il crée en toi la désobéissance. En gros, c'est vrai ce qu'ils disent. Par contre, qui pourrait nous dire quoi C'est vrai, mais... Là, c'est un principe très important en général pour, dans la compréhension de la religion et dans la logique aussi. Ce qu'ils disent ici, C'est une vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Vous comprenez Parfois, mentionner une partie de la vérité, ça change le tout, ça change la, la, la grande image. Donc, la façon de laquelle il présente ça, c'est comme si Allah Azza wa jalla, il est injuste envers ses créateurs. Ses, ses, ses créateurs, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa jalla, il a créé l'obéissance en celui qui est muwaffaq et il a créé la désobéissance en celui qui est mardoul. C'est ce qu'ils disent, Jabriya et ça là. Fini. Alors il nous dit ici: "ولكنهم بنوا ذلك على اصولهم الفاسده من انكار الاسباب والحكم." Par contre, ces gens-là qui sont jabriyas, qu'est-ce qu'ils ont de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont aboli C'est asbab et des hikam. C'est quoi les asbab C'est très simple, c'est ces trucs semblent être compliqués, Asbab c'est le cause à effet. Le principe de cause à effet dans le qadar et les hikam c'est quoi sagesse la raison d'être ça veut dire ce qu'il dit c'est vrai Allah a a créé la la personne elle, et ses actions khalaqakum wa ma ta'malun par contre lorsque Allah a il crée l'obéissance en une personne et il ne la crée pas en une autre personne est-ce que c'est quelque chose d'aléatoire complètement ta'ala <mérite> Allah an Allah a il est juste donc qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a un système de causa effet, sabab ou al musabab quelqu'un a fait quelque chose qui a fait en sorte que cette personne là, Allah, il l'aide vers le bien, ou que Allah il ne lui permet pas de faire le bien par la suite. Et il y a aussi les hikams, les sagesses, c'est le raisonnement. Allah Azza wa il y a un hikma, même si parfois il n'y a pas de cause à effet, mais il y a un raisonnement. Allah Azza wa veut, veut faire ressortir un bien qui est plus grand, un autre bien à long terme. Ça c'est toujours dans toutes les questions de qadar. Ne vois jamais, ne limite jamais ta vision au qadar à un événement particulier. Vous voyez pourquoi est-ce que qadar c'est le sixième pilier de la foi que tout le monde comprend ici pourquoi est-ce que c'est tellement important de croire en le qadar, le destin, et de bien comprendre le qadar. Le qadar il change bien comprendre, bien sûr, le qadar. c'est pas comprendre partiellement le qadar, mais bien comprendre le qadar, comme il est présenté dans le Coran, comme le Prophète l'a présenté, ça change complètement ta vision du monde. Ton analyse du monde, des faits, des événements, ainsi de suite, reliée au Qadar, ça bouscule tout. Parce que ça, ça enlève des murs qui t'empêchaient de voir, comme on dit, the big picture. Comprenez. Donc tu ne vois tu vois plus l'événement ah juste un événement côté comme ça. Pourquoi? Mais il y a des gens par exemple si on prend des gens ils se demandent ces jours-ci même peut-être s'il n'y a pas de personnes beaucoup de personnes qui se demandent à voix haute mais c'est certain qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent au fond de eux-mêmes. C'est certain. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, qui croient en Allah Azza wa Jal, qui sont musulmans et ainsi de suite, et qu'Allah Azza wa Jal, ils voient que ils sont sous les bombardements, nuit et jour, et tout le monde voit, eux, ils font ya Allah adnou, Allah adnou, mais qu'Allah Azza wa Jal ne les aide pas. Alors, quelqu'un pourrait demander une telle question. Pourquoi La réponse, bien sûr, on pourrait étaler sur ça pendant longtemps, c'est tout un autre sujet. Mais la réponse, très brièvement, c'est quoi Il y a quoi Une hikmah derrière ça. Il y a une sagesse. Et la sagesse n'est pas limitée à cet instant, à aujourd'hui, demain et après-demain. Comprenez-le Allah Azza wa Jalla dit un jour auprès d'Allah, c'est comme mille années pour vous. Dix siècles pour nous, c'est comme une journée pour Allah. Wa Toute cette vie du bas-monde, du début jusqu'à la fin, c'est comme un seul instant dans 50 ans dans 100 ans on va exagérer dans 130 années après aujourd'hui tout le monde qui est sur cette terre aujourd'hui va être où va être sous la terre okay. 6-7 milliards de personnes importe peu maximum 130-140 ans après aujourd'hui tout le monde va être sous, sous la terre et Dans 140 années, quand tout le monde va être sous la terre, la vision va être différente. Ceux qui vont être vivants dans ce temps-là vont tous nous percevoir comme, comme les mêmes, comme des gens qui ont existé, qui n'existent plus. Okay? Celui qui est mort sous les bombardements, celui qui est mort dans un accident de voiture, celui qui a eu le cancer, celui qui a eu une arrêt cardiaque, celui qui a vécu 100 années et qui a tellement attendu, attendu la mort et qu'elle n'est jamais arrivée jusqu'à ce qu'il était tellement vieux que c'est arrivé à la fin. Tout le monde va mourir. Et là, même la vision va complètement changer. Ceux qui vont être vivants, ils vont percevoir bah, chacun avait une histoire et ainsi de suite, mais au fond, tous, ils sont morts. Vous comprenez Par contre, il y a d'autres choses que nous, on ne voit pas et qu'on voit. Il y a d'autres hikams, d'autres histoires. C'est pour ça, le prophète, même dans le Coran, on a l'histoire de « Ashab al-Urdoud et ainsi de suite. Vous pouvez la lire, vous pouvez revenir sur « Surat al-Buroud » du prophète, chercher l'histoire de « Ashab al-Urdoud qui, justement, nous élargit les perspectives pour qu'on ne voit pas seulement dans Hayat Dunya. Vous connaissez c'est quoi l'histoire Ashabul Urdoud Tout le monde connaît Ashabul Urdoud Ashabul Urdoud Donc ça c'est un peuple, une communauté de croyants qui avait un Roi qui était un tyran qui ne croyait pas en Allah. Elle est mentionnée mentionné dans le Coran, mentionné sur le hadith authentique du prophète Il y a un long hadith. Vous pouvez le chercher sur le hadith du jeune homme avec avec et le magicien et, et le roi. Cherchez-le, vous allez le trouver dans le Yad Salihin. Prenez le Yad Salihin, Jardin des vertus. Cherchez, je pense, chapitre sur le sab. Patience, vous allez le trouver le hadith Donc, en bref, qu'est-ce qu'il a fait ce tyran Il a fait un génocide pourquoi est-ce qu'ils est qu lui ont fait du mal non Allah Azza wa dit très clairement وَمَا نَقَمُوا le seul problème qu'il avait avec eux c'est qu'ils ont cru en Allah Azza wa Jal vous comprenez et là ce qui est décrit dans le Coran même ce que le prophète S.A.S.M. A, a dit c'est tout l'aspect la, toute cruel de ce génocide même que le prophète S.A.S.M. dit dans le hadith authentique qu'une mère est venue avec son, son bébé. Et là, ce tyran, il a ordonné parce qu'il chaque, chaque personne, il les éprouvait. Il les testait avec une question. « Est-ce que tu crois toujours en Allah ou tu crois en moi ?»« C'est qui le Seigneur C'est moi ou c'est Allah ?» Alors, parce qu'elle avait son bébé dans ses mains, elle a hésité pour un moment parce que celui qui disait « Moi, je crois en Allah », on le jetait dans, dans le feu, le feu de la dunya. Elle a hésité pour un moment. Parce qu'elle avait son bébé. Donc là, c'est normal. C'est une mère qui va, qui va se dire est-ce que moi je vais être jetée dans le feu et brûler avec mon bébé qui est entre mes mains. Alors Allah Azza wa Jal lui a accordé une karam, un miracle pour la raffermir. Le bébé a parlé par le qadr d'Allah Azza wa C'est un hadith est authentique ça. Elle a dit à la mère, « Esbiri fa'innaki ala haq. » Elle a dit, « Ma mère, sois patiente parce que tu es sur la vérité. » Plus important, ce n'est pas ce à quoi tu vas faire face maintenant, tout de suite. Plus important, c'est le principe, ce que tu es sur la vérité. Parce que même cette expérience, ça va durer, et Allah Azza wa il va l'alléger, et ça va être terminé très rapidement, vous comprenez Est-ce que Azza wa il a dit que ces gens-là, ils ont perdu Ils sont morts pour rien. Vous auriez pu juste dire, ah oui, on ne croit plus en Allah, ou khalas, fini. Non. Allah Azza wa a dit « C'est la grande victoire parce qu'Allah Azza wa a dit qu'ils sont entrés au paradis. Donc, maintenant, tous, les, tous ceux qui étaient dans le temps de Ashabul-Urdoud, ceux qui ont vécu après eux, ceux qui étaient des soldats de ce roi, qui ont bien vécu, qui étaient des riches et des puissants, et ainsi de suite, ils sont où maintenant Dans les feux de l'enfer. Alors, qui est dans le feu en, fait, en vérité Enfin. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas seulement L'aspect limité, vous comprenez Nous, Allah Azza wa nous demande bien sûr de prendre les précautions et les esbab et ainsi de suite qui nous sécurisent, mais lorsque le mal il arrive, là on sait toujours qu'il y a la hikma d'Allah Azza wa sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a des choses que nous, on ne connaît pas, Allah wa antum la la ta'lamoun, ta wa antum la ta'lamoun. Ta okay. euh, donc là, on va revenir quest ce qu'on parlait. Donc on a dit les Jabriya, qadariyya, Jabriya, c'est ceux qui ont renié que Allah Azza wa Jalla il y ait une chikmah, sagesse. Ils ont dit seulement Allah Azza wa Jalla c'est lui qui crée le bien en le croyant, il crée, il crée le mal en le mécréant et c'est fini. Comme si c'était aléatoire, injuste. Ça bien sûr c'est grave. De l'autre côté, qabalahum al-qadariyah al-nufat fa faṣarū al-tawfīq bi al al-'ām wa al-tamakkun min al-ṭā'ah wa al-iqbāl mushrik. quand on parle de qadar, il y a ceux qui ceux qui vont vers l'extrême qui disent qu'il y a seulement la volonté d'Allah Azza wa Jall que nous en sommes forcés comme des plumes dans, dans dans le vent, emportés par le vent. Il y a comme on a dit la deuxième extrême, qui sont Qadari, il y a ceux qui ne croient pas en le Nous Ceux qui disent qu'il n'y a pas de destin, il n'y a pas de volonté divine. Il n'y a pas de volonté divine et que c'est nous qui contrôlons tout. Donc Comment est-ce qu'ils vont interpréter le concept de tawfiq, de l'assistance d'Allah Azzawajal Tout simplement, ça veut dire Allah il va nous montrer c'est quoi la vérité, les bonnes choses à faire. Après, ça c'est à vous de créer vos propres actions. comprenez Est-ce que vous comprenez ou c'est trop compliqué hmm c'est normal, si c'est un peu compliqué au début, ok, c'est normal mais c'est important de comprendre ce genre de détails de Al-Qadar, ça vient tout simplement avec la répétition deux, trois, quatre fois, révision comme ça, ça va, incha'Allah être bien ancré et ça, ça aide grandement dans la compréhension de sa foi, de sa religion et ainsi de suite, répondre aux choubouhats les doutes qui sont que le shaitan il amène et ainsi de suite, c'est très, très important et même, incha'Allah, ta plus tard, quand tes enregistrements vont être disponibles Vous pouvez toujours écouter réécouter inshallah ta'ala ça vient avec avec le temps mais bien sûr comme promis c'est la vérité c'est pas juste une promesse c'est le plus grand investissement à faire plus, plus grand investissement qu'apprendre des choses de la dunia parce que des choses de la dunia c'est éphémère c'est bon pour nous pour un certain moment donné après ça l'information ne sert plus à rien tu dois chercher la nouvelle information et ainsi de suite ça c'est pour comprendre la vie pour comprendre notre religion pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala Donc, donc là on a deux extrêmes écoutez bien ce qu'il nous dit avant de prendre la pause et les croyants Allah, les a guidés vers la vérité sur laquelle il y a discorde toujours sur la vérité qu'est-ce qu'il y a discorde donc ça c'est le chemin de la vérité le plus qu'on s'éloigne des prophètes des prophéties nubouettes de Soit qu'on s'éloigne dans nos comportements, quelqu'un il s'éloigne dans sa vie, ou bien on s'éloigne dans le temps. C'est pour ça qu'Allah a envoyait à chaque quelque temps on voit un nouveau prophète. Pour... Donc le plus qu'on s'éloigne de nos bouahs, qu'est-ce qui arrive La lumière de la vérité devient de moins en moins intense et là les gens commencent à inventer des choses à droite et à gauche et des versants défigurés ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils s'éloignent beaucoup donc là les gens qui disent kadar on est forcé non non il n'y a pas de kadar non kadar c'est juste en général ainsi de suite ceux qui sont des croyants Allah azaodé les a guidés vers la vérité alors ils croient quoi faire els betu el kadar kadar ils ont cru en le Qadar en le destin la mesure la volonté d'Allah azawajal et que la volonté d'Allah azawajal en elle englobe toutes choses sans exception et et il croit aussi en le raisonnement et le principe de cause, de cause à effet Quand Allah Azzawajal, a créé le Qadar mais dans le Qadar il a aussi implémenté le principe de cause effet dans ce monde il n'y a rien qui arrive de façon aléatoire. C'est clair. Même s'il y a certaines personnes qui sont athées, ils, disent, ils ne croient pas en Allah, mais ils répètent la fameuse formule qui dit « Il n'y a rien qui arrive sans raison. Tout arrive pour une raison. » Vous comprenez ?« Oh, j'ai pensé à toi l'autre jour et je, je viens de te voir. C'est pour ça, moi, je crois qu'il n'y a rien qui arrive sans raison. » Oui, il n'y a rien qui arrive sans raison. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout écrit avec le Avec le qader, cause à effet, sagesse. Parfois, le cause à effet, on le voit, on le comprend. Parfois, on ne le voit pas. C'est des choses qui nous dépassent. Mais ça existe. C'est là, quelque part. Comprenez La même chose dit avec le fameux hasard. Qui a créé l'univers Un chèque, une fois, il a dit, il a demandé, il a dit, j'ai demandé, il dit, j'étais en train de débattre avec un athée. lui dit, est-ce que tu crois que Dieu existe هَلْتُؤْمِنُوا أَنَّ اللَّهَا موجود الى دين. Alors il a dit: "Faman khalaqa as-samawati wal-ard?" Qui a créé le ciel et la terre? Il a dit l'énergie. <rire> la puissance. Il n'a dit pas tu a Allah, tout. Comprenez? Naam. Tja, vänster med det, om det är en skräck och en kärlek och en kärlek och en kärlek och en kärlek och en kärlek och en kärlek och en pourrait débuter de façon complètement désorganisée à son origine alors que dans les faits il est super organisé. Mais dans l'origine c'était complètement le désordre. Mais le désordre c'est par lui-même organisé et ordonné, sans intervention externe, complètement illogique. Ni la logique l'accepte, ni la science ne l'accepte. La science ne nous donne aucun exemple, aucun autre exemple de quelque chose qui est complètement désorganisé, qui s'organise par soi-même. Il n'y a pas un autre exemple. Dans la science, il n'y a rien que la science a découvert de quelque chose qui est complètement désordonné. Compl on ne parle pas des désordonné, ça veut dire entre. Il y avait deux bouteilles, une qui était à droite, une à gauche. Non, on parle d'un désordre complexe, à une éche échelle grande, là. Et que juste comme ça, ça s'est organisé par soi-même. Alors pourquoi attribuer C'est pour ça Allah azzawajah dit Quelles sont les options possibles Soit qu'il n'y a pas de créateur, c'était l'anarchie. Tout, tout s'est organisé comme ça. C est, c est, c est, même, même un enfant ne va pas accepter ça. Comprenez Un enfant, dès qu'il commence, commence à comprendre un peu, genre un enfant de 4 ans, de 5 ans, S'il avait ses jouets, il a laissé ses jouets dans la chambre, complètement désorganisé comme ça. Et il est tout seul dans la chambre. On ferme la porte. Et on le filme. Et là, il tourne, et est en train de faire autre chose. Et il se retourne et il trouve tout est organisé. Il va avoir peur, il va être choqué. Il va se poser des questions. Mais... Sans, sans avoir de « règles, sans, sans avoir fait des cours de logique, où il y a personne qui a fait le lavage de cerveau et autre chose. Donc, le désordre et le hasard ne peuvent pas mener par soi-même à l'ordre et à l'organisation. Même si on va accepter, même si on va dire « Ok, peut-être on va juste accepter de façon théorique. » On va dire « Ok, disons peut-être cet univers, au début, c'était complètement le désordre. » Mais qui l'a organisé Ou bien il y a un créateur Autre que Allah, alors c'est qui ce créateur Indiquez-nous. Est-ce que vous avez créé Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé Non Et toute autre réponse, comme on a dit, ça va être dame nature ou l'énergie, ok, l'énergie a créé cette unité. Mais qui a créé l'énergie La question n'est pas résolue. Le, le, cet univers vient de la théorie, le Big Bang et ainsi de suite. Ok, mais le Big Bang. Qui a créé cette matière qui a fait le Big Bang Et qui a créé l'événement en tant que tel du Big Bang Parce que le Big Bang, pour qu'il arrive, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui s'appelle un espace et le temps et ainsi de suite. Ça vient de où tout ça Donc ça ne résout pas l'énigme, c'est juste pour essayer encore une fois d'esquiver, d'essayer de, de, de courir et d'aller loin. Comprenez Et la même chose ici dans les actions d'Allah Azzawadu. Il n'y a pas des actions qui sont aléatoires. حسبتم انما خلقناكم فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون الله عز وجل زفك خير عبثكم il y a une raison d'être al <hass> c'est cette phrase avec laquelle on voulait terminer inshallah avant la pause une, une phrase très très intéressante ici qui nous apprend quelque chose un peu à l'extérieur de ce sujet juste l'éthique <hass> les vrais croyants ici Encore une fois, si on parle de l'aspect scientifique et ainsi de suite, la raison, si on revient au livre des ulama, on va trouver que la religion d'Allah Azza wa n'y a pas plus objectif que ça. La vraie religion, la sunna, comme dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, Fa ahlu -mustaqim", les gens qui suivent le droit chemin, ils se dissocient des, des deux groupes, des deux extrêmes, Jabriya et les autres qadariya, ceux qui sont extrêmes dans le qadar, ceux qui rejettent le qadar. Par contre, Ce qu'on dit, vous êtes, tout ce que vous dites c'est faux. Vous êtes complètement égaré. On n'accepte rien de vous. Non. Ilam inhaqin tethadmanuhu maqalatu. Sauf de principes qui sont la vérité qu'on pourrait trouver dans leur dans leur parallèle. فإنهم <supé> يوافقون يوافقونهم عليها. Ils sont d'accord avec eux sur ce sur ces points. ويجمعون حق كل منهم إلى حق Et ils regroupent la vérité de ce que eux ils disent, la vérité de ce que eux, les autres ils disent. Ça donne la vérité qui est complète, qui est avec eux c'est la même chose. Vous comprenez? alors Oui. Et ils ne rejettent pas la vérité de l'un des deux groupes à cause du faux que eux ils disent. Vous comprenez? Et ça c'est un principe extrêmement important chez les ulama chez les savants. Ah, le sunna sunan wal-Jama'a toujours les ulama sont extrêmement objectifs même lorsqu'ils parlent des sectes et ainsi de suite il n'y a pas de place à l'émotion ils disent pas que ah si par exemple on va dire les chrétiens ils aiment qui quelqu'un que les chrétiens aiment, aiment beaucoup Isa salam, Jésus nous on dit on ne croit pas que Jésus c'est le fils de, de Dieu Est-ce que pour ce fait on va détester Isa alayhi salam Est-ce que pour ce fait on va rejeter la noblesse de Isa, de Jésus alayhi salam Non, vous comprenez La vérité qu'eux ils ont c'est que Isa alayhi salam c'est quelqu'un de noble et de très cher auprès d'Allah azza wa L'autre partie de la vérité qu'ils n'ont pas, qu'ils ont effacée, qu'ils ne connaissent pas c'est que Allah azza wa n'a pas de, de fils et qu'Allah azza wa il est l'unique et que Isa alayhi salam c'est le serviteur et le messager de Dieu. Vous comprenez Et ça, c'est la même chose dans tout. C'est pour ça que les ulama, ils disent, ulama, quand, entre, autres, entre autres parmi les ulama, qui sont très, très, très clairs sur ce genre de questions et qui se distinguent. Ça, c'est sans, exa sans exagération ou fanatisme ou autre chose. C'est des paroles purement objectives. Allez lire par vous-même, allez chercher par vous-même. C'est le fameux savant. Parmi plusieurs savants, ce n'est pas le seul savant, mais on va se concentrer sur ce savant. L'un des chouyours d'ailleurs de l'imam Ibn al qui est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, bien sûr, dans le langage discours médiatique aujourd'hui, c'est quelqu'un de controversé. Souvent on lui attribue Ibn Taymiyyah, c'est lui, euh, lui euh, la cause de l'extrémisme ou bien c'est un extrême ou autre chose, autre chose. Tout celui que, qui a un aql, qu'Allah a accordé une raison, qui est intelligent... Pour aller lire par lui-même, il va lire dans les écrits de Ibn Taymiyya il va trouver complètement le le contraire. Il va trouver un être extrêmement illuminé. Allez même chercher dans les livres des occidentaux, philosophes et ainsi de suite, qui ont écrit des livres sur Ibn Taymiyya. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Ibn Taymiyya Des gens qui ont fait des études sur lui. Alors entre autres, Ibn Taymiyya, c'est pas pour dire qu'il est infaillible ou parfait. Par contre, tu peux pas en rejeter le la noblesse de quelqu'un, le degré d'intelligence et de l'ilm incroyable de quelqu'un parce que tu n'es pas d'accord avec lui sur certaines choses et lui coller des, des étiquettes. Ibn Allah c'est parmi les ulamas les plus objectifs lorsqu'il parle des autres, parce que lui, il parle beaucoup des sectes et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il dit, entre autres? Un principe qu'il qu établit. Il dit « Wa la ya al-hukmou On ne peut pas juger les autres, juger les sectes, les groupes, les religions, les croyances, même les individus, à part par deux, deux conditions nécessaires. Quelles sont ces deux conditions nécessaires Bérenmin ou Adlin Avec science et justice. La science, ça veut dire qu'il faut que... Tu saches de quoi tu parles. La vente par... parce que comme ils disent dans la langue arabe, ils disent wa kam a ibn wa min al Souvent, quelqu'un va blâmer quelqu'un pour des paroles qui sont la vérité, alors que le problème c'est moi. C'est moi qui n'a pas bien compris les paroles. Tes paroles à toi, et je dis toi, ce que tu dis c'est grave. Alors, le problème c'est moi, c'est pas toi. C'est moi qui n'a pas compris ce que toi tu dis. Vous comprenez. Donc, première condition, c'est le ilm. Avoir la connaissance. Je ne peux pas juger quelqu'un sur une question si moi je n'ai pas de connaissance. La deuxième chose, c'est quoi Adl, justice. Parce que si je ne suis pas juste envers toi, même si maintenant tu es mon ennemi, tu es mon adversaire, je dois être quand même juste avec toi. C'est ce que le Coran, le livre d'Allah Azzaoudi, nous apprend. Même si tu es mon ennemi, je ne peux pas me permettre, de par l'émotion que j'ai envers toi, de mentir à ton propos de modifier tes paroles, de faire une lecture sélective sur tes paroles pour dire, lui, vous savez quoi, il dit c'est grave, là, il fait... alors que lui, ce n'est pas ça vraiment ce qu'il a dit. Vous comprenez Et ça, c'est deux principes toujours très, très importants. Même si tu as un problème avec quelqu'un, tu considères quelqu'un est égaré, ainsi de suite, tu ne peux pas te permettre de faire que la guerre entre moi et toi, ça va être à 100%. Il n'y a rien que tu dis qui est vrai. Ça, ça n'existe presque pas. Un être humain sur cette terre qui que tout ce que cette personne a dit, c'est pas vrai, ça, ça n'existe presque pas. Soit c'est du vrai qui est avec beaucoup de faux, du vrai qui est partiel comprenez. Mais quelqu'un, un être humain, qui ne dit que du faux, sauf si c'est un pur shaitan. Ça s'appelle un shaitan. Parce qu'un shaitan c'est ça. Shaitan ladi laya muro illa illa bishar. Définition du shaitan, c'est celui qui n'ordonne que le mal. Comprenez. Là.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 Allah subhanahu wa ta'ala les a pris comme quelqu'un qui a mis quelqu'un digne de confiance qui témoigne sur les autres croyances c'est pour ça vous connaissez tous la aya qu'est-ce qu'Allah azza wa jalla nous dit à propos de la communauté des croyants lita kunu shuhada'a ala an wa yakuna ar-rasulu shahida La oumma du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vraie Ummah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Ummah qui a suivi le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas n'importe qui qui s'est dit « moi, Ummah Rasulullah », c'est pas ça. La vraie Ummah, ça veut dire, c'est la Ummah de la justice, la Ummah du juste milieu, Ummah Tan wa sallam. Ils vont être qui le jour dernier ?« Shuhada al-Nas ». Ils vont témoigner sur les autres communautés. Pourquoi ils vont témoigner sur les autres communautés, incluant les communautés des autres prophètes avant Pourquoi Qui pourrait nous dire pourquoi Parce que c'est la dernière des communautés. Donc, la communauté du prophète Mohamed s.a.w. Elle a les histoires de la communauté de Moussa et de Nour. On a les histoires de tout ça. De un, c'est la communauté qui a le plus de science parce que le sceau est le meilleur des prophètes. C'est Mohamed s.a.w. Le meilleur des livres d'Allah azzawadil. C'est le Qur'an al-Karib. Et c'est la communauté la plus, la plus juste. Elle va témoigner sur les autres... Communauté. Si une communauté va dire ah nous notre prophète non il n'a pas isha alayhi islam il n'a pas laissé le message complet alors la communauté du prophète ça va dire à Allah l'arzood nous en témoigne que isha al il a transmis le message comme Allah il et que moussa al islam et ainsi de suite wa yakun rasul alaykum shahida et celui qui va être témoin sur la communauté du prophète muhammad sallallahu eh alaihi wasallam et bien ça va être le prophète muhammad sallallahu alaihi wasallam lui-même C'est clair Est-ce qu'il y a des questions avant de finir, Inch'Allah Bien sûr, finir avec la pause. Après ça, il nous reste un, un, une, une dernière partie. Oui, ah, Il nous dit... La, la deuxième vision, en fait c'est ça Le deuxième angle de vision, il nous dit c'est inclus dans le premier angle de vision. Ça, je ne l'ai pas lu, mais il dit Il nous dit je, je, je lui ai consacré une section spécifique de par son importance. Mais ça fait partie du premier angle qui est le monothéisme, le tawhid d'Allah Azzawajal, voire le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres questions okay. On va s'arrêter pour la pause, Inshallah, environ 10 minutes. Après ça, on va revenir et il nous reste euh, pour aujourd'hui une autre partie très importante, Inshallah, sur les noms et les attributs d'Allah. Euh, donc, on va reprendre Inshallah Subhanahu wa Ta'ala avec euh, les Masha'Ahed, un autre angle de perception et de réflexion par rapport au concept de péché et de désobéissance d'Allah Azza wa Jal, ce que le croyant, il va percevoir. Passons maintenant à Meshhad al-Asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que l'occurrence d'un péché va nous apprendre sur notre Seigneur Allah Azza wa Jal Rappelons-nous que la plus noble connaissance, le plus noble savoir, c'est quoi C'est connaître Allah Azza wa Il n'y a pas une connaissance plus noble que celle-ci Il n'y a pas une connaissance plus noble que Ma'rifatullahi Azza wa Connaître Allah subhanahu wa ta'ala Et il n'y a pas une connaissance plus prioritaire que cela Celui qui a vécu sur cette terre pendant des années, pendant des décennies ne connaît pas son créateur C'est un problème ici, c'est une crise pas un problème normal, c'est une crise parce qu'Allah عز وجل ta crée, tu connais pas ton créateur. Il faut connaître Allah عز entre autres à travers ses noms et ses attributs سبحانه و تعالى. Wa huwa min ajalli al-mashahid wa huwa a'la mimma qablahu wa awsa'. Donc là on dit ça c'est tellement vast. Cet angle de perception est tellement vast et tellement profond aussi. Wa min ajalli al-ma'arif wa ashrafih. Wa kullu ismin min asma'ih subhana له صفه خاصه فان اسماءه tout nom d'allah azza wa jalla il inclut un attribut d'allah subhanahu wa ta'ala quelle est la difference entre le nom et entre l'attribut d'allah azza c'est très simple lorsqu'on dit que allah azza wa jalla il est Ar rahim le tout miséricordieux quelle est l'attribut qui vient avec ça La miséricorde, la rahma, c'est clair On dit Allah Azza wa Jal Il est al karim le généreux Ça c'est un nom d'Allah Azza wa Jal, le tout généreux La tribu qui vient avec La sifah c'est quoi la générosité C'est clair Un nom d'Allah Azza wa Jal Pourquoi est-ce qu'on dit ça Un être humain On peut lui accorder un nom Mais ce nom là Ne va pas venir avec La tribu Tu peux appeler quelqu'un Karim, il y a des gens qui s'appellent Karim, vraiment pas généreux. Ils s'appellent Karim, ils s'appellent le généreux. C'est le ism, mais c'est un ism sans soifat, sans attribut. C'est clair Allah Azza wa Jal, c'est pas comme ça. Les noms d'Allah Azza c'est les noms de perfection. Les bon nom d'Allah Azzawajal, lorsqu'on attribue un nom à Allah Azzawajal, que lui il s'est attribué à lui-même lui bien sûr, c'est que ça inclut ou bien ça nous parle d'un attribut d'Allah Azzawajal aussi qui est à lui subhanahu wa ta'ala et chaque attribut d'Allah Azzawajal est un attribut de perfection de un. Allah Azza on ne lui accorde aucun attribut d'imperfection contrairement à l'être humain parce que l'être humain, il a toujours des attributs de perfection et d'autres d'imperfection donc quelqu'un pourrait s'appeler Karim, de généreux et il pourrait avoir l'attribut de générosité, très généreux par contre, il est quoi il est pauvre <rire> faqir donc ça c'est un attribut de imperfection donc il est très généreux il veut vraiment faire le bien mais il ne peut pas aider j'aimerais bien t'aider, je ferais tout pour t'aider, mais je n'y peux rien. C'est si tout ce que je peux, c'est t'aider avec le strict minimum qui ne répond pas à tes, à tes besoins. وَكُلُّوا سِفَتٍ لَهَمُقْ تَعْدٍ وَفِعَلِ En plus de cela, et ça c'est un principe extrêmement important, chaque attribut d'Allah, il a des implications et des actions. Des actions d'Allah, et des implications ça veut dire dans sur la création et ça encore une fois c'est une différence entre quoi le créateur est là et les créatures donc tu peux avoir quelqu'un de très généreux et de très riche mais qui n'aide aucun pauvre pourquoi quelqu'un de très généreux et de très riche mais qui n'aide aucun pauvre pourquoi mais il est très généreux généreux à avoir c'est difficile non généreux de son argent il est très généreux de par sa nature il aime aider et il est très riche il est en prison quelqu'un l'a mis en prison il est à l'intérieur d'une prison dans laquelle on ne lui accorde aucune liberté de mouvement est-ce qu'il pourra aider ceux qui sont dans le besoin non Donc là, le nom il est là L'attribut est là, sauf que l'effet, les implications ne sont pas là. Vous comprenez Allah Azza wa lorsqu'il a des attributs, subhanahu wa ta'ala, il y a aussi des implications. Et ça, c'est très important pour... Parce que ça vient encore une fois de l'aspect de Ar-Ruboubiya. Allah Azza wa il est al hayy il est vivant, subhanahu wa ta'ala. Il est Al-Qayyoub, il est présent en tout temps, subhanahu wa ta'ala. Il crée à chaque instant, il gère cet univers pleinement, en accordance med ce qu'il est subhanahu wa ta'ala ça veut dire ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala et La création d'Allah, Azza de l'action d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire que telle chose a été créée, mais qu'il n'y a pas de lien entre ça et entre l'action d'Allah, Azza wa Ce que Allah, Azza il a fait. C'est clair Donc, Allah, Azza comme on a dit, il crée parfois... Regarde, lorsque quelqu'un est né, un bébé, il vient de naître, il vient de où Il vient de où de sa mère, ok Donc, il n'y a, a personne qui va dire, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu dis C'est le Qadar. C'est logique, il vient de sa mère. Il vient de sa mère, ça c'est le cause à effet. Mais on ne peut pas couper le cause à effet du fait d'Allah de l'action d'Allah Azzawuddin, qui est le fait que Azzawuddin, il a créé dans la matrice de sa mère. Vous comprenez C'est clair la différence ici. Il y a le cause à effet qu'on ne peut pas couper de l'action d'Allah Azzawuddin. Et l'action d'Allah Azzawajal, on ne peut pas la couper de ses, de ses attributs et de ses noms. Qui est ici, quel nom Al-Khalq, Allah Azzawajal, il est le créateur. Quand on dit qu'Allah Azzawajal, est le créateur, ça veut dire qu'il crée. Et il crée à chaque instant. Maintenant, actuellement, combien de personnes sont en train de naître à chaque moment À travers, à travers la terre. On continue, sans parler des... Des animaux et des autres espèces et ainsi de suite Allah a il est il est il crée en continu ça, ça ne s'arrête jamais subhanahu wa ta'ala comprenez donc ça c'est le lien entre les noms d'Allah azza et, et ce qui arrive subhanahu ala man an amrihi wa nahyihi wa thawabihi wa wa annahu c'est pour ça que Allah très fortement, ceux qui ont rejeté le fait qu'Allah, azzawajal, il ordonne, ça veut dire, il prescrit, et qu'il interdit, ça veut dire, il proscrit. يَأْمُرُوا يَنْهَا يَأْمُرُوا وَيَنْهَا Donne un exemple. وَلِلَّهِ تَعَلَى الْمَثَلُ الْاَعْلَى Bien sûr, Allah, azzawajal, est le meilleur exemple. Mais juste pour imaginer, juste pour parfois voir c'est quoi, c'est c'est quelle échelle de grandeur ici Même des choses, même à une moindre échelle, on ne les accepte pas, c'est illogique. Si on vous dit que le gouvernement, quelqu'un va dire « gouvernement ici, dans ce pays, dans cette province, autre chose », qu'est-ce qu'ils ont fait cette année Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à vous dire. Il n'y a rien. Dernières douze années, ils n'ont donné aucun ordre, n'ont fait aucune loi, aucune procédure, Quel type de gouvernement, ça Quand on dit un gouvernement, ça implique quoi Des actions, n'est-ce pas Le gouvernement, ça veut dire, il gouverne, il est en train de gérer, il est en train de donner des ordres, faites cela, faites pas cela, c'est en continu, il y a des instances, un système, des gens qui travaillent, ainsi de suite. Donc, déjà, à l'échelle humaine, on ne peut pas imaginer, par exemple, un gouvernement qui ne gouverne pas. Un boss Propriétaire d'une entreprise, mais qui ne gère pas, c'est quelle entreprise ça Il, il n'existe pas lui. Qu'il représente, parce qu'il y a un adjoint non il a Personne. C'est pas une entreprise. Allah Azawajal, subhanahu wa taala, est-ce qu'on peut imaginer que Allah c'est le Créateur, le Seigneur, mais il n'ordonne rien, il ne prescrit rien, et il ne proscrit rien, il n'interdit rien Est-ce qu'on peut imaginer ça hmm? Non. C'est pour cela que croire en Allah Azza wa l'unicité à l'aql, dès qu'on croit qu'Allah il existe et qu'on réalise la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite après, ça mène à quoi Ça mène à croire en les prophètes et les messagers. Que Allah il a envoyé des prophètes. On ne peut pas dire Allah Azza nous a créés subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça, ça On ne peut pas croire qu'Allah Azza wa Jalla, il nous a créé subhanahu wa ta'ala mais qu'il qu ne nous parle pas subhanahu wa ta'ala, n'a pas envoyé de parole Allah Azza wa Jalla nous parle il nous parle pas directement dans cette vie du bas monde mais il nous parle à travers des prophètes parce que les révélations c'est la parole Allah Azza wa Jalla a parlé vous comprenez, parce quand dit le Qur'an c'est la parole d'Allah Azza wa Allah Azza wa, Allah, Azza wa Jalla, il nous parle Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Oh mes serviteurs ça c'est Allah azza wa jalla qui nous parle directement pas, pas l'interprétation c'est la parole d'Allah azza wa jalla Dans l'au-delà bien sûr Allah azza wa jalla va parler directement à ses créatures subhanahu wa ta'ala mais dans cette vie du monde Allah azza wa jalla nous a parlé à travers des prophètes mais ça ça découle de notre croyance en la seigneurie d'Allah azza wa jalla qu'Allah azza wa jalla il est Parce que quelqu'un qui ne parle pas à ses créatures, qui n'envoie pas de prophète, qui ne leur dit pas qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire, qu'est-ce qu'il faudrait bien faire, qu'est-ce qu'il faudrait éviter, ça ce n'est pas un seigneur. Vous comprenez C'est pour ça Allah Azza wa il a dit dans le Coran kalim, karim à propos de ce genre de personnes. L'être humain pense-t-il qu'on va le laisser comme ça Ce qu'on dit aujourd'hui libre à lui-même, ça veut dire sans, sans recevoir de directive, c'est ça. Ça veut dire ne reçoit pas de directive. Encore une fois, rappelez-vous, juste par la simple logique, on t'engage dans une compagnie dans laquelle on te dit, ça c'est une grande compagnie, c'est un environnement de travail, et ainsi de suite. Après on te dit, ok, voilà ta carte d'accès, voilà ton bureau, etc. Bonne carrière. Et ils disparaissent. Pas de directive, pas d'email, pas de message, pas de réunion, pas de... C'est bizarre, ça, comme compagnie. C'est douteux. Est-ce que c'est en train d'utiliser pour faire de la fraude ou quelque chose? Est-ce que c'est est -ce est une ca caméra ca ca cachée? Chose? Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Je m'attends à avoir des directives parce que, normalement, il y a une hiérarchie. Il y a quelqu'un que... Alors, Allah Dieu nous a créés, il va nous envoyer des prophètes, il va nous donc c'est comme ça ce que ça prouve aussi ça, ça nous démontre aussi la gravité de ce, même, même si on peut parler de ça sous différents angles, mais juste ce point en tant que tel, la gravité encore une fois des pseudo-musulmans qui croient que Allah Azza nous a révélé l'islam et ainsi de suite, mais que ce qui est dans le Coran c'est plus bon pour de nos jours Il reste juste des trucs à faire comme salat et tout pour qu'on aille te le risque. Parfois, fais la salat, parfois fais un petit don au pauvre si tu es un peu en tant que bon être humain, c'est tout. Et c'est tout là. Mais ce qui est dans le Coran, qu'est-ce que tu es en train de dire Ça veut dire Allah Azza wa était le Seigneur Arab lorsque les gens vivaient dans le désert de l'Arabie, mais dès que les gens ont bâti des hôtes, construction et des grattes-ciels, ils ont eu des avions et ainsi de suite, Allah Azza wa Jalla, les a oubliés, quoi Ta'ala, Allah comprenez Donc, ça, ça revient à remettre en question le tawhid d'Allah Azza Jalla, la seigneurie reboubiya d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la même chose, ceux qui ont rejeté thawab wal'iqab, qu'il n'y a pas le jour dernier. Donc, Ce même principe ici, juste connaître Allah Azod, juste connaître être monothéiste, reconnaître la seigneurie d'Allah Azod, ça implique aussi qu'il y a un jour du jugement dernier. Si on reprend le même exemple que tout à l'heure, quel type de compagnie qui va t'engager, qui va donner du travail à faire Maintenant c'est différent, il te donne les directives, te dit ça c'est le bien, ça c'est le mal, voilà ce qu'il faudrait faire, bonne procédure, il ne faut pas faire ça, ça c'est interdit ici, ainsi de suite. Mais à la fin, lorsqu'il est temps d'avoir mon salaire, ils ne répondent pas, Là, ils disparaissent. L'autre, il vient jamais, il ne se présente jamais, puis il ne dit rien, il pas, pas de blâme, ils ne le mettent pas dehors, et rien du tout. Moi, je me présente à chaque jour, je suis ici, je fais bien mon travail, je fais tout ce qu'ils me disent de faire, mais lorsqu'on parle de salaire, ils disent... Silence. ne parle pas de ça ici. Bizarre. Injuste. Parce qu'on te dit, ah, ça c'est un pays dans lequel il y a de la justice, il y a un système de justice, des juges et ainsi de suite, des, il, y a, il, y a, il y a des lois. Parce qu'on peut imaginer un pays dans lequel il y a des lois, ça veut dire jurisprudence, mais qu'il n'y a pas de juge. Est-ce qu'on peut imaginer ça Il y a une loi qui dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ça c'est grave, c'est interdit, ça c'est hors la loi, ça c'est, voilà comment faire. Mais après ça, il n'y a, a pas de système de justice, il n'y a pas de juge. Est-ce qu'on peut imaginer ça Parce que le système est incomplet. Eh bien, ok, si quelqu'un ne va pas suivre la loi, qu'est-ce qui va arriver On ne sait pas. On ne sait pas. C'est clair Ça, c'est la même chose. Donc, croire en Allah, ça découle de ça qu'il y a des prophètes, des messagers. Ça découle de ça aussi qu'il y a un jour dernier. « khalaqnakum abatha wa ilayna » Allah azza wajal il dit dans sourate al an'am wa ma qadara Allah haqa qadre ala basharin min shay il dit subhanahu wa ta'ala gens là non pas reconnu la grandeur d'Allah azza wajal lorsqu'ils ont prétendu que Allah n'a révélé rien sur un prophète sur un être humain comprenez Dire que Allah n'a pas révélé, n'a pas envoyé de prophète, ça revient à remettre en question la grandeur d'Allah Azzawajal. C'est ça le lien entre les noms et les attributs d'Allah Azzawajal et entre, entre les détails de la croyance. Donc ici, si on revient, Al-Sami' al-Basir, Allah Al-Sami' al-Basir, qu'est-ce que cela implique Allah il entend tout et il voit tout. Qu'est-ce que cela implique qu'il y a un mesmour, qu'il y a un il y a quelque chose qui est vu il y a quelque chose qui est entendu ça veut dire il y a des créatures vous comprenez c'est Allah Azza wa Samir al-Basir ça veut dire il a créé des... Des... il a créé quelque chose qui se voit et qui s'entend c'est pour ça qu'il la voit et qu'il l'entend subhanahu wa ta'ala Allah Azza il est al-khaliq le créateur ça implique qu'il y a des créatures Allah Azza il est al-malik Vous allez voir pourquoi tout ça, pourquoi est-ce qu'il a commencé avec tout ça. Pour revenir aux questions de Tauba, vous allez voir très très rapidement. Allah Azza wa Jal, il est quoi Il est Al-Malik. Il est le roi, subhanahu wa ta'ala, le roi des rois. Malikul Moulouk, subhanahu wa ta'ala. Le roi des cieux et de la terre. Qu'est-ce que ça implique Qu'il y a un royaume, qu'il y a des ordres. Qu'il y a des choses qui fonctionnent, qui sont en mouvement et ainsi de suite. Vous comprenez Qu'il y a des soldats comme le malaïka alayhimussalam et ainsi de suite. Alors, ça c'est entre autres la réponse derrière la question pourquoi est-ce qu'il y a des péchés Pourquoi est-ce que des péchés existent Pourquoi est-ce que l'être humain, il fait des péchés Vous comprenez Alors là, entre autres, on va voir la réponse. Si on a bien compris, il dit, alors, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il y a Al-Raffar, at tawab Al-Afou. Il est celui qui accepte de repentir et celui qui pardonne. S'il si est celui qui pardonne, ça veut dire il pardonne. On est d'accord sur le principe qu'on a déjà établi juste avant? S'il y a l'attribut, ça veut dire il y a l'action, en effet. Si Allah Azza wa Jelil pardonne, ça veut dire il y a quelque chose qui se pardonne. S'il si y a quelque chose qui se pardonne, ça veut dire il y a des des erreurs. Et des péchés pas seulement de shaitan, parce qu'Allah Jalla ne pardonne pas au shaitan, non. Il y a des erreurs de péché Azza qu'Allah Jalla aime. Parce qu'il leur pardonne. S'il ne les aime pas, il ne leur pardonne pas. Vous comprenez Et ça, c'est les croyances. C'est pour ça, entre autres, que le concept de péché, ça fait partie de la nature de cet univers. La nature humaine. Vous comprenez ici Donc, voir qu'il y a des péchés, ça te mène aussi à connaître Allah al-Zaud. À connaître Allah Subhanahu ta ta wa Taala. Faraab Subhanahu wa Taala. Il aime ses propres noms et ses attributs. C'est pour ça qu'il est pardonneur, Afuun. -afu. Il aime le pardon, Subhanahu ta wa Taala. Et le savoir de lui, Subhanahu bil عقوبتها فحلمه بعد علمه. Allah عز وجل il sait et il connaît la gravité du péché et il le pardonne. Donc ça c'est un autre point très très intéressant aussi parce que c'est ça ce qu'on appelle al Est-ce que tout pardon est bien selon vous? Est-ce que tout pardon est un signe de perfection? Si on parle à l'échelle des créatures. Non, pourquoi non? Parce que certaines formes de pardon sont un pardon qui est quoi Injuste, ou qui est forcé. Ou un pardon par faiblesse. Il y a quelqu'un, il ne va pas punir lorsqu'on lui fait le mal, parce qu'il ne peut rien faire. Il est tellement faible qu'il va dire, je pardonne, qu'est-ce que je peux faire Vous comprenez Al-Hilm, Allah Azza wa halim. Al-Hilm, dans la langue arabe, al al c'est celui qui pardonne en étant puissant en étant capable de punir et de, et de venger mais qui pardonne C'est ça ce qu'on appelle al-hilm wa C'est pour ça que alayhi salam dit comme dans sourate al-Ma'ida Jésus "In écoutez bien ce verset fa'innahum Il va dire à Allah le jour dernier, si tu les punis, c'était serviteur. Ça veut dire Allah, s'il punit ses serviteurs, il n'y a personne qui peut le blâmer pour ça. Parce que c'est ses serviteurs, il est le maître. wa subhanahu lahum, si tu leur pardonnes, alors tu es quoi On veut savoir les personnes qui ne connaissent pas la Aya par cœur. Fa'inaka, tu es le... Hum? Afu, pardonneur. Rahim »« miséricordieux. Ça, c'est ce que vous deviniez. « La Ayal dit Fa'inaka, entala Aziz al hakim. Tu es le Tout-Puissant. Vous comprenez Exceptionnellement dans cette Ayal. Ça dit, si tu leur pardonnes, tu es le Tout-Puissant. L'aziz, Aziz, aziz c'est la puissance, c'est la puissance de la grandeur. Quelqu'un va dire, mais pourquoi normalement, normalement c'est Rafa Rahim Non. Il dit, c'est parce que, Aïsa Al-Esaïd dit Allah Azzaodel, toi tu leur pardonnes en étant le Tout-Puissant qui peut les punir. Comprenez Ça veut dire, pardon d'Allah Azzaodel, c'est un pardon de réserves, ce n'est pas un pardon de faiblesse. Celui qui pardonne parce qu'il est faible, comme beaucoup de personnes le font, beaucoup de musulmans d'ailleurs le font aujourd'hui, parce qu'ils ont un complexe d'infériorité, donc la seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est en on pardon, on toujours en pardon. Mais tu pardonnes, mais tu ne prends pas ton droit. Ça sert à quoi Parce que tu vas prendre un coup qui va être plus sévère, et encore plus sévère. Allah Azza wa Jal, il pardonne, mais c'est un pardon de Izzah. C'est un pardon dans lequel c'est la créature, qui est dans le besoin d'être pardonné par Allah Azza wa C'est pas Allah Azza qui a besoin de pardonner à ses créatures Subhanahu wa Ta'ala. Falahu al wal wa ila wa wa Donc tout ce que Allah Azzawadil écrit Ça implique que ça nous aide à connaître plus Allah Azza et à l'adorer à travers ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, les derniers dix minutes, on aura fini, inch'Allah. وَأَكْمَلُ النَّاسِ عُبُودِيَةً Écoutez un autre principe très très important. Il nous dit les plus complets dans leur عُبُودِيَة, dans leur adoration d'Allah Azza wa Jal. أَلْمُتَعَبِّدُوا بِجَمِيعِ الْأَسْمَاءِ وَالْصِفَاتِ الَّتِيَطَالِعُ عَلَيْهَا الْبَشَارِ Celui qui adore Allah Azza wa Jal à travers tous les noms et les attributs que nous connaissons en tant humains. Il y a d'autres noms qu'on ne connaît pas. Il y a des noms que seuls les malaïka connaissent. Il y a d'autres noms que seuls Allah Azza wa Jal ils Mais le croyant le plus complet c'est celui qui adore Allah Azza wa Jal à travers tous ses attributs. Écoutez bien ça, vous avez identifié la faille qu'il y a chez beaucoup de musulmans encore une fois par ignorance aujourd'hui dans leur connaissance d'Allah Azzawajal l'adoration à travers l'un des noms d'Allah ne l'empêche pas de voir l'adoration d'Allah Azzawajal à travers ses autres noms et ses attributs par exemple كما ينحجه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم comme si quelqu'un il est tellement centré sur le fait qu'Allah azza il est le tout puissant et il ignore que Allah azza il est le pardonneur c'est clair Donc il a dit ah si, si quelqu'un a fait un mal Allah azza wajl qadir tu brûlé tu es fini Mais il oublie att Allah är den som ger. Allah är den som ismuhu al-mu'ti som ger. Allah är den som ger. être är den som soucieux du fait den som Allah är den som ger. Allah mu'ti den som ger. Allah är den Allah är den som ger. Allah är den som ger. Allah är den som ger. är den som ger. Allah Allah Mais ça l'empêche de voir l'autre partie qui est qu'Allah Allah il est Il empêche. Subhanahu wa taala. Comprenez? Donc Allah Azawajal parfois il donne et parfois il empêche. alors comme celui par exemple qui est trop occupé à réaliser qu'Allah, il est le pardonneur, et ainsi de suite, mais qui oublie qu'Allah, il est aussi juste et qu'il est muntaqim, qu'il punit, subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc, on connaît Allah, à travers tous ses noms et ses attributs. Sinon, il va y avoir des gens qui vont avoir des mauvaises surprises, des choses qui viennent d'Allah, que eux, ils n'attendaient pas. C'est clair Tja, då lån ut illa på er, inshallah. Och så gick vi åt senivå i den Allahs, La. semaine dernière, har vi sagt att vi ska avsluta i dag med ånångning. Men jag ville inte precipitera, för efter det gav min bror mig programmet. Vi har en annan session i nästa vecka, inshallah. vi har läst en del för nästa vecka i den Allahs, S. B. T. A. O Allah är allt högre och mer känslig och